50 languages 20. 20 conversation 1 conversation 1 Mettez-vous à votre aise Mettez-vous à votre aise Faites comme chez vous Faites comme chez vous Que voulez-vous boire Que voulez-vous boire Aimez-vous la musique Aimez-vous la musique J'aime la musique classique. J'aime la musique classique. Mes CD sont ici. Mes CD sont ici. Jouez-vous d'un instrument de musique Jouez-vous d'un instrument de musique Voici ma guitare. Voici ma guitare. Aimez-vous chanter Aimez-vous chanter Avez vous des enfants Avez-vous des enfants Avez-vous un chien Avez-vous un chien Avez-vous un chat Avez-vous un chat Voici mes livres. Voici mes livres. En ce moment, je lis ce livre. En ce moment, je lis ce livre. Qu'est-ce que vous aimez lire Qu'est-ce que vous aimez lire Aimez-vous aller au concert Aimez-vous aller au concert Aimez-vous aller au théâtre Aimez-vous aller au théâtre Aimez-vous aller à l'opéra? Aimez-vous aller à l'opéra?